Et forfait Moi j'ai beaucoup d'amis qui viennent pas cette année. Ils veulent pas venir, ils ne prendront pas le risque euh, avec tout ce qui se passe euh, voilà, d'aller dans la foute. Ils préfèrent euh, rester chez eux. Vous leur répondez quoi Je ne change rien à mes habitudes. Car les purées dures nées à Bayonne ne lâcheront pas cette tradition ininterrompue depuis 1932. Sauf pour cause de guerre mondiale, Romain est agent hospitalier. C'est dans l'âme ça, c'est quand t'es bayonnais quand t'es né ici, c'est indispensable. Ouais. Malgré le climat, ça ne va pas empêcher les gens de sortir. Malgré que ça enlève la, la journée des enfants, qu'ils enlèvent l'ouverture c'est pas ça qui va changer grand chose hein. Les accès des voitures et des camions dans l'hypercentre ont été réduits et protégés par des plots en béton et des renforts militaires sont attendus. Un reportage de Philippe Demaria pour RTL À cette heure là dans le journal de 9h vous entendrez bientôt marie josé Pérec vous raconter C.J.O la triple championne olympique sera l'une des voix de RTL pour les Jeux olympiques qui débutent dans moins de deux semaines maintenant connue pour son franc-parler. Elle regrette des Déjà, par exemple, que la Russie n'ait pas été exclue de ces Jeux Olympiques. Un mot des courses qui ont lieu à Vichy aujourd'hui. Les pronostics sont signés Claude-Pierre-Santi. Il vous propose de jouer le 15, le 16, le 13, le 2, le 3, le 8, le 10 et le 4. 15, 16, 13, 2, 3, 8, 10 et 4. Sa dernière minute, c'est le 16. Rond Merci Céline Landreau, c'était le journal Vous revenez demain pour les infos Mais oui, à, demain. à partir de 6h30 RTL 9h10 Dans un instant Laurent Deutsch Jean-Paul Didier Laurent Auteur du roman à succès Le liseur du 6h27 Rejoint ce soir la tournée Folio sur mer Il accompagnera le vélo-librairie Folio Pour une séance de dédicace en plein air Retrouvez-les à partir de 17h Sur le port du Croesti. Midas à 40 ans. Bonne nouvelle Je dois justement faire ma révision. Eh bien, la révision Midas est 25% moins chère en moyenne que chez votre constructeur. Oh, je veux mieux que ça. C'est vos 40 ans après tout. Attendez, on révise votre voiture et avec Midas Connect pour 1 euro de plus, elle repart connectée. Oh, la révision Midas de mieux en mieux. Qui dit mieux, dit Midas. Voir détails dans les centres participants et sur midas.fr. Je m'appelle Marie, j'ai 15 kilos trop, je ne sais plus quoi faire. Ça fait des années que j'essaye de les perdre, mais quand je fais un régime, soit je ne vais pas au bout, soit je reprends tout. Je veux pas rester avec ces 15 kilos. Écoutez Marie, faites comme j'aime, vous allez perdre vos 15 kilos. C'est facile à suivre, vous recevez chez vous de vrais repas, bien équilibrés, c'est bon et aucune sensation de faim. Vous allez perdre vos 15 kilos, je vous le garantis. Appelez le 0800 507 507 et bénéficiez d'un mois gratuit. En plus, en cadeau, une ceinture vibrante amincissante. 0800 507 507, un mois gratuit. Appel gratuit depuis un fixe.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 Et tous les jours sur RTL, nous avons le plaisir de retrouver Laurent Dodge. Bonjour Laurent. Bonjour Jérôme. Au fil des rues, euh, l'histoire d'une rue de la capitale, l'histoire de Paris à travers ces anecdotes. Et aujourd'hui, vous nous racontez la rue saint Séverin. Oui, aujourd'hui, je vais vous emmener sur la rive gauche, dans les 5e et 6e arrondissements de Paris, euh, aux origines de la ville, en plein cœur du quartier latin. Alors si on appelle cette rue saint séverin enfin si cette rue saint séverin se situe dans le quartier latin, c'est pas en raison des restaurants euh, italiens et des pizzerias qui pourraient <rire> s'y trouver, parce que d'ailleurs il y a plus des restaurants grecs que des restaurants italiens, donc on serait plutôt dans le quartier grec. Non Si on est dans le quartier latin, c'est pour une autre raison, c'est parce qu'on est ici à l'épicentre des origines de la ville. Euh, les Latins, les, les, les Romains, quand ils vont conquérir la Gaule au 1er siècle avant notre ère, vont s'installer euh, sur la montagne de Sainte-Geneviève, donc sur la rive gauche, en hauteur, pour s'éloigner du fleuve. Ils craignent eux aussi déjà à l'époque les crues, donc ils vont se positionner là et la rue Saint-Séverin sera à la limite. De la ville. C'est-à-dire qu'au-delà, on ne construisait pas pour euh, de ne pas risquer d'être les pieds dans l'eau. Voilà. La rue Saint-Séverin. On était au bout de Paris. On était au bout de Paris. Au-delà, il n'y avait plus d'habitation. Euh, pourquoi ce nom Saint-Séverin Alors là, c'est dû à une, à une église, un petit ermite qui vivait au VIe siècle quand déjà euh, Paris ne s'appelait plus Lutèce. On quitte les Romains euh, pour le, le, le, la période des Francs et un ermite va, vous, va venir mourir là, dans cette rue. On lui donnera le nom d'une rue, comme beaucoup euh, à l'époque. Vous savez que l'administration la, romaine qui va céder euh, sa place à l'administration des Francs. Euh, est avant tout une administration qui reprend les codes de l'Église. Il y a toujours une histoire d'ermite, une histoire d'Église. Oui, les, les premiers souvent, revers, ce que vous souvent, nous racontez. Et c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de rues portent encore les noms des, des anciennes paroisses, des rues de l'Église, etc. Dans lesquelles elle se trouvait. Mais il y a une petite anecdote autour de cette mm -hmm. de cette Église que que j'aimerais rappeler, c'est que autant où donc le dimanche on allait à la messe, il y en avait certains qui croyaient pas forcément dans les fables de la religion chrétienne, et plutôt que d'aller faire le signe de croix dans l'église, ils allaient faire le signe de la croix à côté. Et quand vous regardez au 13 rue Saint Séverin euh, l'immeuble Qui vous fait face Vous avez un, Une belle sculpture en plâtre Qui représente un cygne Enroulé autour d'une croix Un cygne, oiseau un, cygne, un grand cygne blanc Magnifique et majestueux Un peu à l'image du lac des cygnes Et il est enroulé autour d'une croix Et bien en fait C'est un ancien bistrot où les gens qui ne voulaient pas aller à l'église allaient plutôt vider un godet au signe de la croix, ce qui leur permettait de faire de manière détournée, eux aussi, leur signe de croix. Le signe de croix, c'est Y G N E. Donc quand ce n'est pas une histoire d'église, c'est une histoire de cabaret avec vous. On n'est euh, jamais loin du 20 mai, dans les rues de Paris. Merci beaucoup Laurent et à demain. Merci à toi. Retrouvez Métronome 2 de Laurent Deutsch dès le 1er septembre aux éditions Michel Lafon. J'adore cette histoire de signe, de signe de croix. Le cabaret, le troquet, on va retrouver Laurent Dodge demain. Et nous, Caroline, on se retrouve demain matin à 6h30. Exactement. Ravi d'avoir été avec vous encore pour toute cette matinale d'infos, cette matinale d'été. C'est l'heure de passer le relais à Bruno Guillon et Caroline Diamant. Bonjour on à tous les deux. Signe. Bonjour, on bon vous... bon fait signe. On boit un coup alors du coup. <rire> pas... bon, alors allons-y, c'est quand vous voulez. Hein. <rire> vous vous est... votre réputation ben, euh, non, Là, je rebondissais sur ce que disait Laurent Dodge. Oui, bien sûr, bien compris. <rire> J'ai l'impression que Jean-Sébastien, petit demain, j'ai balancé des dossiers. Euh, Jérôme, Caroline, rendez-vous demain A demain. demain Au revoir Chérie, mes valises sont prêtes Tes valises Mais on part qu'un week-end Bah Une pour mes affaires et une pour le shopping Pendant les soldes sur mesbagages.com, il y a jusqu'à moins 60% sur des milliers d'articles J'ai pas pu me retenir Mesbagages.com, c'est plus de 15 000 bagages de grandes marques au meilleur prix, livrables en 24 heures Avec mesbagages.com, vous ne serez pas déçus du voyage, voire conditions sur le site Andros vous invite à Rio. Gagnez le Brésil avec la force du fruit. Destination Brésil. Tentez de gagner un voyage à Rio pour deux personnes. Jouez avec Andros jusqu'au 9 septembre en achetant trois confitures ou desserts fruitiers Andros. Voir les modalités du jeu sur andros.fr. Andros, fournisseur officiel de l'équipe de France Olympique. Andros, Andros, la force du fruit. Pour votre santé, bougez plus.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 Bonjour, bienvenue sur RTL, bienvenue sur la première radio de France, nous sommes mardi aujourd'hui et c'est un grand plaisir de vous retrouver comme chaque matin pour votre jeu, votre jeu de l'été, c'est le grand quiz sur RTL, ce grand quiz qui va vous permettre de partir avec des séjours à Disneyland Paris, c'est pour cela que je vous invite à appeler RTL dès maintenant, vous composez le 3210 ou bien vous envoyez les trois lettres RTL par SMS au 74900 et comme chaque jour... J'ai la chance, l'honneur et le plaisir d'être accompagnée par la super-héroïne de la radio française, Caroline Diamant Bonjour à tous, la tronche de l'héroïne Ça va Caroline Ça va très bien, écoutez, je suis toujours sur mes gardes en attendant le petit jingle que vous allez me mettre, toujours un peu d'anxiété mais ça va Il n'y aura de ma part Caroline, durant tout cet été, que de la bienveillance, je vous l'assure Alors, il y a la possibilité de gagner également 1000 euros ce matin. Comment est-ce qu'on peut faire, ma Caroline Il suffit d'enchaîner 10 bonnes réponses d'affilée et les 1000 euros cash sont à vous. Oui. Et voilà, et c'est énorme. Bah, je vous confirme, et surtout que ces 1000 euros cash, c'est peut-être Anne-Sophie qui va tenter de les gagner maintenant. Anne-Sophie qui nous a appelé depuis Strasbourg. Bonjour Anne-Sophie Bonjour. Bonjour. Bienvenue Bonjour. sur l'antenne d'RTL. Quel temps ce matin à Strasbourg Tiens, faites notre envoyé spécial météo. Euh, super beau. Il y a les petits oiseaux qui chantent. Euh, voilà, il y a des très jolies fleurs dans nos villages. Ouais, un, un temps magnifique. Paysage d'été. Vous êtes animatrice commerciale dans les parfums. Ouais. Oui. C'est-à-dire que vous vendez euh, des parfums de-ci de-là. Vous euh, vous allez dans les parfumeries pour présenter des euh, des Exactement. flagrances. Voilà, exactement. Des grandes marques. Hein. Et euh, voilà, pour leur faire, euh, pour faire rêver les gens et pour les aider à choisir un, un parfum pour euh, séduire ah. voilà, et pour être bien toute la journée. Heureusement que vous ne me croisez pas, je fais partie de ces gens odieux qui parfois font burk quand on en oui. met un peu trop. Sur ah. Le ah. <rire> ma Mais je... c'est pour ça qu'il y a des eaux de toilette. Il y a des eaux de toilette. Mais tout le monde dans ce studio, et je tiens à, à le dire parce qu'il s'est un petit peu trop excité, tout le monde sent très bon. C'est un Ah, absolument, c'est bien, c'est ah, bien de le signaler. Anne-Sophie, Oui. fan ouais. de Tina Turner. Ouais. Je ses revu... cheveux mais pas ses jambes. Je l'ai revu récemment lors d'un show télé aux États-Unis. Ouais, je avec peux vous dire avec exactement. Beyoncé, ça elle ouais, je elle a une pêche toujours. Elle Tina Turner, elle est génialissime. Ouais. Moi, je l'avais vue au stade de France en concert. Et bien, vous avez beaucoup de chance. Tiens, un autre petit Tina Turner. On a le temps, faisons-nous plaisir. You you Moi, je préfère sa belle-fille, quand même. <rire> ah Oui, c'est la flotte, Anne-Sophie, simply oui. the best. J'espère que c'est ce que vous ah, allez être maintenant. <rire> euh, puisque maintenant, Caroline va vous poser des questions. Une minute de questions incessantes, un maximum de bonnes réponses pour vous. Ce sera mm -hmm. peut-être le séjour à Disneyland Paris. En tout cas, vous allez être bah, ce qu'on peut appeler le maître étalon de cette première heure. C'est vous qui allez définir le score à battre. D'accord D'accord. Anne-Sophie, Caroline mm -hmm. Top chrono, c'est parti. Quelle ville des Vosges est célèbre pour ses images Épinal. Euh, quel est le prénom de la fille de Serge Gainsbourg et Jane Birkin euh, euh, euh, Passez si vous ne pas savez pas. pas. Oui. Dans quelle série américaine peut-on retrouver Jack Bauer euh, Johnny Depp. Non. À quel auteur doit-on le roman Bonjour Tristesse euh, bon, Je passe. De quelle couleur est la pomme de terre vitelotte Euh, jaune En chiffre romain à combien équivaut le C? Je passe. Quelle course à la voile en solitaire relie la métropole à la Guadeloupe? Euh Vendée Globe. De quel groupe de rock faisait-il partie avant de faire carrière en solo? Police. Dans quelle partie du corps peut-on trouver de l'émail? Je passe. À quel département correspond le 61? Je passe. Dans quelle équipe nationale joue le footballeur Neymar? Je passe. Qui était abandonné dans une chanson du groupe Gold en 95 euh, Je passe. Le top horaire de RTL Oh non wow. Oh j'ai nulle. Mais alors ouais. vous savez quoi J'ai été nulle Non Anne-Sophie Vous n'avez pas été nulle Vous, non, <rire> vous, vous avez, été, nul. vous avez été stressée Mais vous savez Vous savez ce qui s'est passé Non Vous avez bloqué Sur oui. la fille De Gainsbourg et Birkin Ouais et vous avez. Je sais Mais c est c est. oui Mais Et vous sais. avez gardé ça en tête Tout le ouais. reste du, ouais, possible, du chrono Ouais ouais, ouais. Je manque d'entraînement Charlotte Gainsbourg <rire> Mais oui je sais Ouais elle fait la pub En plus des Ouais je sais Bah c'est pas grave Qui poursuit une brillante carrière en solo, Charlotte Gainsbourg. Dans quelle série américaine peut-on retrouver Jack Bauer Vous m'avez dit Johnny Depp. Depuis quand Johnny Depp est une série américaine Non, mais je sais. Non, mais s'il y a Jack je suis pas Bauer, série, à je ne suis, suis pas série américaine du tout. À part Friends ou. Ah, Celle-là ouais. vaut le coup, hein, vraiment. Ouais. Ah oui, Friendly si vous n'avez jamais bien. vu 24 heures chrono. Ah, ouais. ah oui. Alors, ouais. le problème, c'est que c'est addictif. Je tiens à vous le dire. C'est-à-dire ah, que oui. si vous mettez le doigt dedans, euh, vous ne sortez plus de l'été. Ah oui. 24 heures chrono, c'était le titre de cette série. Donc, avec ouais. Jack Bauer, qui dans chaque aventure n'a que 24 heures pour sauver le monde. Ouais. Et euh, ce ne sera pas spoilé, mais bien souvent, il y arrive quand même. <rire> oui, et sans 20... jamais faire pipi. Exactement. ni... Enfin, euh, bref. Euh, la pomme de terre vitelote et violette et non pas ouais. jaune, oui, c'est Françoise, Françoise Sagan euh, ouais. qui a écrit bonjour tristesse le chiffre ouais. C en romain c'est euh, 100 euh, c'est le vent des euh, Globe Challenge pour vous euh, qui euh, part, euh, qui relie la métropole la métropole à la Guadeloupe, <rire> non c'est la route du Rome ouais je sais. En plus, je sais, je suis allé plonger en Martinique. Eh et voilà. grave. Non mais quand je vous dis que c'était le stress, c'était le stress. Ah ouais, mais c'est dingue ce qu'on peut dire comme bêtises. Dans quelle partie? Du... Oh, vous savez, j'en ai fait mon métier. Moi. Donc euh, dans quelle ah partie ouais. du corps ouais, peut-on trouver de l'émail? Les dents. Le 61, c'est Lorne. Neymar fait partie de l'équipe du Brésil. Et enfin, qui était abandonné dans une chanson du groupe Gold en 95? Oui, oui. oui, oui capitaine, Eh oui, bien sûr. Chanson très rythmée, pourtant avec un sujet plutôt grave qui faisait euh, trait au de People 1995. Bon, alors je crois même que c'est 1985. On a mis 95, mais il faudra vérifier. Je crois que c'est plus 85 que 95 gold, les amis. Anne-Sophie, oui. Anne deux bonnes oui. réponses. C'est pas terrible, là. Mmh, écoutez, pour tenir jusqu'à 10 <rire> h du matin, j'ai peur moi, la barre ne sera pas trop haute pour les autres. <rire> j'ai peur que ce soit juste, mais en tout cas, c'est amplement suffisant ouais. pour gagner une montre RTL. Ah, c'est gentil, merci beaucoup. On vous embrasse. Merci, très Bisous. bonne journée à vous. Au revoir, Sophie. Au revoir. revoir. Euh, c'est ça, 1985. 86, même pour le groupe Gold Bon, 32-10 Si vous voulez faire mieux que Anne-Sophie Qui vient de jouer avec nous en direct sur RTL On vous attend au standard, c'est le grand quiz de l'été Découvrez l'intensité des bières Grimbergen Tel son emblème, le phénix l'abbaye de Grimbergen a su se réinventer pour offrir une bière d'exception à la robe brillante et à la mousse somptueuse. Ces arômes aux notes de fruits et d'épices font renaître le goût légendaire de Grimbergen. Grimbergen blonde, l'intensité d'une légende. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. C'est pas le moment. C'est pas le moment. C'est pas, pas le moment. Vraiment pas non.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 Attention, c'est parti. Bernard, vous participez à une course à pied. Vous doublez le second. Vous êtes le premier. Ah, mais je vois qu'on est aussi bon en sport qu'en calcul, Bernard. C'est faux. Le seul véritable moyen de gagner à tous les coups, c'est de commander et faire monter ses pneus sur AlloPneu.com. Chez AlloPneu.com, nous avons un large choix de pneus, toutes les grandes marques pour tous les véhicules. Et ce choix, vous y avez accès 24 h sur 24 sur AlloPneu.com. Jusqu'au 2 août seulement, achetez des pneus Continental et recevez un bon d'achat jusqu'à 60 euros chez RueDuCommerce.com. Continental, le pneu de technologie allemande. Conditions sur AlloPneu.com. AlloPneu.com. Vente et montage de pneus. Le Grand Quiz de l'été sur RTL Bruno Guillon, Caroline Diamant Pharrell Williams, Happy. J'espère que vous l'êtes avec nous sur RTL. RTL, le grand quiz de l'été. On joue toujours au 3210 par téléphone ou en envoyant RTL au 74 74900. Et c'est Thibaut qui va tenter sa chance dorénavant. Il sait que le score à battre est de deux bonnes réponses. Et je pense qu'il sait qu'il a des chances. Bonjour Thibaut. Bonjour. Bonjour Thibault. Vous nous appelez d'où, cher Thibaut Ah, je vous appelle de Saint-Denis-d'Oléron, en Charente-Maritime. Ah, Ça doit être magnifique. Ah, Monsieur, magnifique. Alors là, mais oui, là, là, là, vous mettez les pieds chez moi. Je peux vous dire que vous me parlez du bassin de Marraine-d'Oléron. Je peux vous en parler pendant une heure et demie. Ah, <rire> je mets les pieds chez vous. Je n'ai pas encore été invité. <rire> je mettrai les pieds dès que je serai sollicité. Alors, Je vois que vous êtes très jeune. Êtes-vous euh, encore étudiant ou travaillez-vous non, non, je, je travaille. Je suis, euh, je suis animateur dans un local jeune à Saint-Denis-d'Oléron. D'accord, et bien sûr, sport, surf, basket et Bob Marley. Ouais, on essaye de s'entretenir un peu en écoutant de la bonne musique. <rire> vous avez raison. Et euh, d'ailleurs, vous êtes un fan de très bonne musique qui va vous interroger, qui va vous laisser une minute chrono pour enchaîner un maximum de bonnes réponses. Surtout, n'hésitez pas à passer. Je vous laisse entre les mains, experte. Merci. Ça Fan de bonne musique, attention, comme tout à chacun, dans mon iPod, j'ai deux trois morceaux honteux que je ne citerai ah, pas ici. Oui. Non mais moi c'est l'inverse, vous voyez, j'ai 2-3 bons morceaux. <rire> et le reste, c'est vraiment l'amour en héritage, <rire> la mouscourie. <rire> Thibaut, est-ce que vous êtes prêts Ah ben il faut bien, aller. Allez, entre confrères, euh, Charente et Maritime, Top chrono, c'est parti. Dans quel jeu peut-on dire toucher-couler Euh, la bataille navale. Quel acteur incarne le capitaine Jack Sparrow dans le film Pirates des Caraïbes Johnny Depp. De quel animal s'occupe un palefrenier euh, Les chevaux. Quel est l'instrument de prédilection de Louis Bertignac La guitare. De quel pays vient le plat appelé la poutine euh, Le Québec. Sur les routes du Canada, sur les routes de France pardon, quelle est la forme du panneau cédé le passage Euh, triangulaire. Ambroise Paré, considéré comme l'inventeur de la chirurgie moderne, c'est vrai ou c'est faux ah, C'est vrai. Qui a peint le célèbre tableau Le Radeau de la Méduse euh, De la Croix. Quelle est l'unité d'affichage sur un écran numérique euh, L'unité la, d'affichage laser. Parmi les sept merveilles du monde, laquelle se trouvait à Alexandrie Euh, pyramide de Guizet Qui a remporté le Ballon d'Or le 11 janvier dernier En janvier dernier, Ronaldo mmh, Quel animateur Et eh non, je m'arrête ici euh, C'est pas Ronaldo, c'est l'autre Ah C'est Lionel Messi ah, Moi j'aurais dit pelé quand vous dites l'autre oui. <rire> Faut pas tenter des choses comme ça avec moi Bon allez Caroline Avant de, de nous donner le nombre de bonnes réponses De ce cher Thibaut Revenons sur quelques-unes de ses réponses justement Alors vous êtes parti comme une flèche Avec un touché Et non pas coulé. C'était la bataille navale Johnny Depp et eh bien Jack Sparrow Et son maquillage noir dans Pirates des Caraïbes Ce sont bien les chevaux qui font l'objet des attentions d'un palefrenier, enfin l'objet des attentions, <rire> qui s'en occupent. Et, et, et je vous propose un petit peu de la guitare de Louis Bertignac. <rire> Bertignac qui était il y a quelques jours avec Richard Colinka et Jean-Louis Aubert, pas très loin de chez vous, à La Rochelle, à l'occasion des Francofolies au sein des Insus. Ouais. Ce délice plat qu'on appelle la poutine, qui est donc à base de frites, de fromage fondu et de sauce, que même moi, je, à la lecture, je peux trouver écœurant, vous avez dit le Québec, on vous l'accorde, bien sûr, c'est au Canada, euh, les panneaux euh, sont triangulaires... Ambroise Paré est l'inventeur de la chirurgie moderne. Ce n'est pas Delacroix. Je suis désolé pour vous, mais c'est Géricault qui a peint oh, le merde. célèbre <rire> le, oh, radeau, <rire> le radeau de la méduse. Ça vient du fond du cœur. Ça a été <rire> peint de novembre 1818 à août 1910, 1819. Là, ça faisait un peu long. Et ce ne sont pas des heures qui s'affichent euh, enfin, les heures peuvent s'afficher sur un écran numérique. Mais on vous demandait l'unité. L'unité, c'est le pixel. L'unité s'affiche. Ah oui, bah, de toute façon, je n'avais pas compris. La question. Ah, d'accord. <rire> Et alors, ce n'est pas pyramide de, de la pyramide de Gizé, mais mon phare préféré qui se trouve à Alexandrie. Bon, très bien. <rire> pyramide de Gizé. Bon, Thibaut, alors, ça nous fait combien de bonnes réponses ben, Ça nous fait 7. Et cette bon. bonne réponse, bah ça vous place en tête pour l'instant de cette première heure pour prétendre bon, jours à Disneyland Paris. Réponse tout à l'heure avant 10h du matin, on vous embrasse Thibaut Merci oh, beaucoup, passez une bonne journée tous les deux À bientôt Et on vous offre une montre RTL bien sûr 3210, 10 Vous pensez faire mieux que Thibaut, ben, vous appelez maintenant RTL Il y a les SMS, vous envoyez RTL Au 74 900 Et puis le hashtag RTL quiz Vous êtes sur Twitter, vous êtes sur Instagram Vous êtes sur Facebook, nous y sommes aussi Vous laissez vos messages avec ce hashtag Et là aussi vous pouvez vous retrouver en direct Sur RTL pour jouer avec nous C'est le grand quiz de l'été, à tout de suite Beach Party, le volume 2 de la compilation des années 60. George Wang. Beach Party, la plage, le soleil, le surf, les palmiers, les voitures, les vacances, comme en Californie dans les good old 60s. Revivez l'ambiance de l'émission Beach Party sur RTL dans le luxueux coffret Beach Party, volume 2, 4 CD 116 titres Le meilleur des années 60, programmé par la voix légendaire des nuits sur RTL. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô ah, patron, hein, ça sent le roussillon. Le flambe Le roussillon, patron, ça sent le roussillon. Ah mais ça chauffe pour nous. Dès demain, le côte de roussillon rosé AOP passe de 1,99€ à 1,75€. Le côte du roussillon rosé AOP descend tout seul de 1,99€ à 1,75€. Mais il va encore faire un carton Quoi patron Vous en voulez un carton oh, Ça va pas, non Enfin, quand j'y pense, on est déjà tellement mal. Très mal. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Plus d'informations sur lidl.fr. Offre valable jusqu'au mardi 2 août. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.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 Vous ne savez jamais vraiment combien ça va vous coûter de changer vos plaquettes de frein Eh bien, Marie, si. Ouais, moi je le sais. Pour comprendre, revenons un peu en arrière. Là, Marie est chez Noroto. Et maîtriser son budget, c'est facile avec les forfaits plaquettes Noroto. Trois forfaits tout compris, montage inclus, à partir de seulement 59 euros. Noroto. Modalité en centre et sur noroto.fr. RTL. Le grand quiz. Le grand quiz de l'été. Bienvenue sur RTL, nouvelle collaboration avec Céline Dion pour Jean-Jacques Goldman et encore une fois c'est bien entendu dans le mille avec ce premier extrait encore un soir sur RTL Une photo, une date, c'était n'y pas croire C'était pourtant hier, mentirait ma mémoire Et ses visages d'enfant Et le mien dans ce miroir Pas pour me plaindre, ça vous n'avez rien à craindre. La vie m'a tellement gâtée, j'ai plutôt du mal à l'éteindre. Oh mon Dieu, j'ai eu ma part, et bien plus à temps d'égard. Mais quand on vit trop beau, trop fort, on en oublie le temps qui passe. Comme on perd un peu le nord au milieu de trop vastes espaces. A peine le temps de s'y faire, à peine On doit laisser la place Aussi oh, si je pouvais Encore un soir Encore une heure Encore une larme De bonheur Une faveur Comme une fleur Un souffle Une erreur hein? J'ai jamais rien demandé, ça c'est pas la mer à boire. Allez, face à l'éternité, ça va même pas se voir, ça restera entre nous Au juste un léger retard Il y en a tant qui tue le temps tant qui le perd ou le passe Tant qu'il se ment De grâce où je donne ma place au paradis, si l'on m'oublie sur terre encore hier Pourquoi le garder pour nous, Caroline Nous adorons l'un comme l'autre Céline Dion, qui est sûrement une des personnes les plus adorables qu'il m'ait été donné de rencontrer dans ce monde du show business. Je ne l'ai pas rencontré mes voix divines. Céline Dion, encore un soir sur RTL. RTL, le grand quiz de l'été. Le grand quiz de l'été. Bon, alors, nous avons eu Anne-Sophie ce matin... Avec deux points, nous avons eu Thibaut avec sept points. Si cela va crescendo, c'est plutôt, plutôt une bonne nouvelle pour Marie-Hélène qui nous rejoint maintenant. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour Caroline. Le plaisir de vous avoir. Et, ben, et comme quoi on a vraiment la même voix avec Caroline Diamant depuis le temps que je le disais. Cette fois nous avons euh... la vérification. <rire> oh ben Bruno, est oh Bruno excusez je sais que j'ai une voix vous qui peut manquer dit... parfois mais... de féminité mais oh. Marie-Hélène alors. Ah, et... Non non non Bruno la voix ensoleillée je la reconnais Désolée. Il y a aucun problème. Non non Caroline il n'y a aucun problème Marie-Hélène il n'y a aucun souci <rire> vraiment mais j'avoue que c'est une des blagues que l'on a hors antenne et là vous mettez le doigt dessus ah de façon oui extraordinaire. Bon, bon, bah écoutez, hein, bah, vous avez de belles voix toutes les deux. Voilà. Ma Marie-Hélène, <rire> vous habitez... <rire> Tous les deux, voilà que ça continue. Bon, c'est bien parti. Ma Marie-Hélène, vous, oui, à... vous, Van... vous habitez à... vous habitez à Vous habitez à Vannes, ceci explique cela. Oui. Voilà. Bon, hein, on a ma... du soleil, on n'a pas l'habitude, voilà. Marie-Hélène, tout va bien, tout va bien. Le but, c'est que vous soyez vraiment détendue pour euh, tenter de repartir avec le séjour à Disney. Est-ce que je peux me permettre de vous demander ce que vous faites durant cet été 2016, chère Marie-Hélène, puisque euh... vous êtes retraitée Oui, en tant que jeune retraité, je profite du golfe du Morbihan. On a le privilège d'habiter cette belle région. Et puis, avec toutes les plages à côté. Donc, euh, voilà, je passe beaucoup de temps sur Carnac, plage. Euh, avec une météo voilà, en quoi. plus qui. Euh... Là, on est. Nous sommes vraiment gâtés. Hein. Particulièrement, euh, oui, bonne Particulièrement, en ce moment. Particulièrement, voilà. Marie-Hélène, oui. j'ai pour habitude, histoire de détendre les différents auditeurs qui viennent nous rejoindre à l'antenne, j'ai pour habitude de leur mettre un morceau qu'ils aiment bien ou un artiste qu'ils aiment mmh. bien. Ce sera le cas pour vous. Oh mon dieu Mon père je Ah oui J'ai choisi ce content. morceau là Puisque les ballons rouges Où je suis malade C'est un peu moins gai Je voulais vraiment avoir Un petit peu de gaieté ce matin Très bien Marie-Hélène voilà. Une minute Pour tenter de répondre aux questions de Caroline Diamant D'accord Entendu. Plus de 7 bonnes réponses. Cette fois, ce sera moi. <rire> Plus de 7 bonnes réponses et, et vous prétendrez gagner ce séjour à Disneyland Paris pour ouais. 4 personnes. Si vous avez 10 bonnes réponses d'affilée, n'hésitez pas à passer. Euh, à, si vous avez 10 bonnes réponses d'affilée, vous pouvez gagner 1000 euros. Mais surtout, n'hésitez pas à passer si à un moment oh, oui. vous bloquez. D'accord Oui, oui, je voudrais faire mes petits beaux. Voilà, oui. Bon. Marie-Hélène Oui. Vous êtes prête Oui. Caroline l'est également. -Y top chrono, c'est parti. Quel célèbre monument italien est réputé pour son inclinaison La Tour de Pise. Tel télécrochet et Frégé a-t-elle remporté euh, euh. Star Academy. Qui a réalisé les films Jean de Florette et Manon des Sources Oh, je ne sais plus Qu'est-ce que le Saint-Mort de Touraine Pas. Le Saint-Mort de Touraine. Quelle couleur oh. porte malheur au théâtre Vert. Quel chanteur britannique a composé la bande originale du dessin animé Tarzan ah. Quel était le prénom de psychanalyste Freud ah. Sur quelle denrée alimentaire Philippe Lebel a-t-il créé un impôt en 1986 ah. Dans quel pays peut-on voir le Machu Picchu ah. Comment est le soulier dans la pièce de Paul Claudel oh, Quel animal orne le trophée du Festival du Film de Berlin Non, Vraiment, à quel mouvement artistique pictural appartient la toile Guernica J'ai pas compris. C'est le. Ah, nul, nul Non ah, Marie Oh Marie-Hélène. Je ne vous laisserai ouais. pas dire ça, pourquoi Parce que déjà vous avez fait la démarche de jouer et, et c'est pas facile de se retrouver ah, en direct à l'antenne avec le stress Bon alors c'est le cubisme hein, pour Garnica, il a peint cette toile well, euh, en 1937 on peut l'admirer aujourd'hui au musée de la reine Sofia ah, à Madrid purée. marie vous allez voir, je suis sûr ouais, qu'en revenant pas... sur vos réponses, ça va vous revenir De façon évidente, qui a réalisé les films Jean de Florette et Manon des Sources C'était en 1986. Là, je suis trop pour répondre. Claude je crois... Berry Ah oui, c'est ça. Avec Daniel l'auteuil et Yves Montand entre autres. Ouais. Le Sainte-Mort de Touraine, je suis sûr que vous le savez, maintenant, mais oui, C'est un fromage. Mais bien sûr, j'adore ça en plus. Eh bah oui. Alors bon, c'était peut-être un peu plus compliqué. L'acteur, ou plutôt le chanteur britannique, cela dit, il a été acteur ouais. également, notamment dans des séries télé, et notamment dans Deux flics à Miami, mais on le connaît plus en tant que chanteur. Euh, C'est Phil Collins qui a composé oh la bande non, originale du génétique. dessin animé Tarzan. j'adore. ce bon vieux Freud ce bah, prénommé pas son Sigmund ah ouais, pas plus. Philippe Lebel a créé un impôt sur le sel oui, le Machu Picchu vous pouvez l'admirer au Pérou Le soulier de Paul Claudel dans sa pièce, il est en satin. Bon, il faut non, dire que le soulier pas. de satin est une pièce qui a été rarement jouée et pour cause. Vous savez combien de temps elle dure Non. Elle dure 11 heures. <rire> ouais, c'est pas pour moi. Hein. 11 heures de, de théâtre, c'est long. Et puis ouais. euh, c'est l'ours euh, qui euh, est l'animal pour le trophée de, de cette euh, cérémonie bon, bah, à Bernard. Je, je, voilà, j'ai pas eu de chance. Bon, euh... Marie-Hélène. Trois oui. bonnes réponses. Ce sera insuffisant pour le séjour Merci à Disneyland beau, de Paris. Bravo. Mais ah, ce ouais, sera assez oui. pour gagner une montre RTL Qu'on vous envoie rapidement, d'accord oh C'est très gentil quand même hein. On vous embrasse <rire> Alors bisous. Bon, bisous, bon été à vous, Caroline Merci. aussi Je suis pliée quand je vous entends, Caroline, aux grosses têtes Merci, c'est gentil <rire> adore. Belle été, Marie-Hélène ben... Voilà, au revoir Bruno, au revoir Caroline, gros bisous et je fais un petit coucou à ma soeur Michel de Vigny, dans l'Estonne. Au revoir. bisous Bisous Bon, alors si vous voulez jouer avec nous, on a encore le temps de prendre un candidat avant 10h du matin pour tenter de faire mieux que Thibaut qui pour l'instant a le record avec 7 bonnes réponses. Vous pensez faire mieux que 7, vous êtes sûr de repartir avec le séjour à Disneyland Paris. Venez nous rejoindre à 3210 ou par SMS, vous envoyez RTL au 900 RTL S'offrir un grill-viande de qualité à prix bas, c'est électro-facile. Chez ElectroDépôt, le grill-viande i garanti garantie 2 ans, échange à neuf est à 27,96 euros. Oui, 27,96 euros. ElectroDépôt, habituez-vous à acheter moins cher. Éco participation de 16 centimes. ElectroDépôt, élue meilleure chaîne de magasins multimédia électroménagers de France. Là, c'est la photo de mon anniversaire. J'avais 12 ans. Mon premier flirt. La photo de mon mariage. Celle-là, c'était en mars, au dîner des anciens. Forcément, un jour tout s'arrête. Ne laissez pas mourir vos convictions. Quand vous faites un legs à médecin du Monde, votre engagement continue. Et là, c'est le docteur qui me soigne. Lui, c'est mon cousin Babou. Lui aussi, on le soigne. Médecin du Monde, léguez nous vos volontés. Numéro gratuit 0805 567 300. Moustique, guêpe, araignée, aïe, ça pique Le spray répulsif Pur Essentiel Antipique est le bouclier antipique 100% naturel et efficace sans aucun insecticide chimique. Son efficacité sur les moustiques les plus féroces des zones tempérées, tropicales et infestées comme le moustique tigre est démontrée jusqu'à cette heure. Oh. Pur Essentiel Antipique en pharmacie. Pur Essentiel, l'efficacité à l'état pur. Les légendes du cidre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 Hum, mmh, quel bouquet ce cidre à la pêche Vous avez du nez Cléopâtre Mais Non, je dis ça au pif oh. <rire> Bref, depuis ce jour, le cidre à l'apéro, quelle fraîche idée Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool RTL, le grand quiz de l'été Caroline Diamant, Bruno Guillon 32 10 par téléphone, RTL au 74 900 C'est la bonne idée que Philippe a eue, il s'est dit oui, je peux le faire, mmh. je peux battre cette bonne réponse et partir à Disneyland euh, Paris, passer deux jours, voilà, deux journées, de rêves absolus. Philippe, bonjour. Oui, bonjour Caroline et bonjour Bruno. Bonjour Philippe, bienvenue sur RTL. Merci beaucoup. Vous faites mon métier préféré au monde. Vous êtes pâtissier. Voilà, exactement. Et je crois que je contribue à 89% de votre chiffre d'affaires sur une journée. Quelle est votre spécialité en tant que pâtissier Alors, ici au Pays Basque, moi j'ai le béret basque. Uh -huh. C'est le mousse au chocolat que je fais avec un craquant au praliné. Et bien, vous m'en mettrez deux douzaines. Voilà. <rire> et vous connaissez l'adresse d'RTL. Tout ça dans un petit colis à frais, qui se garde bien. Et vous aimez également la pêche en mer, la chasse aux champignons et... Jean-Jacques Goldman, je vous oh rejoins voilà. sur Jean-Jacques Goldman. Ah oh ouais, la chasse aux oh oui. champignons et la pêche en mer, j'aime beaucoup aussi. Ça ne m'étonne pas de vous. Mais personnellement, je ne me balade pas beaucoup en forêt et je nage comme un fer rare passé. Donc je m'en tiendrai à Jean-Jacques Goldman. Très bien. Philippe je oui. vous pose les questions. Vous avez une minute pour donner un minimum de 7 bonnes réponses pour prétendre au séjour à Disneyland Paris, mais qui peut plus pleut le mieux Vous pouvez faire beaucoup plus de bonnes réponses et peut-être gagner 1000 euros cash si vous avez 10 réponses d'affilée, d'accord Allez, on va essayer. Allez, top chrono, c'est parti. Qui chantait en 92 C'est dur, dur d'être bébé. Aujourd'hui. Dans le livre de la jungle, quel animal est Bagheera Une panthère. De quelle couleur est le costume que porte habituellement Michou Bleu. Dans la série télévisée Nestor Burma, qui interprétait le rôle titre euh, Guy Comment appelle-t-on le quartier d'affaires des Hauts-de-Seine La Défense. En 2014, qui chantait le tube international Uptown Funk euh, Passe. Quelle est la femelle de l'escargot Euh, L'escargot lui-même. Que signifie le sigle CPAM euh, CPAM, caisse primaire d'assurance maladie. Qui est l'auteur de Moby Dick Moby Dick euh, passe. Quelle fleur rouge est souvent cuisinée à Nemours À Nemours, euh, la rose, le complicot. Où se passera l'exposition universelle de 2020 euh, passe. Ce sera à Dubaï. On va revenir sur vos réponses tout de suite avec Caroline, cher Philippe. Alors, oui. Alors, qui chante le tube international Hubtown Funk Eh bien, c'est l'excellent le, Bruno Mars hein, et Marc Hanson. Ah oui, oui Bruno. Oui. Pas trop ma génération. Oh. Mais c'est bien quand même, avoué. Ah oui, oui, non, c'est génial. Oui. Alors, plus de votre génération, l'auteur de Moby Dick Herman Melville, enfin plus de votre génération c'est pas, même... pas ça <rire> mon avis il est un peu plus jeune que ce bon vieux Herman Melville, à la rigueur de la génération de son neveu Moby euh, qui est compositeur de musique et qui doit avoir euh, lui aussi une cinquantaine d'années euh... vous, vous voyez quand je veux faire, quand je veux faire de l'humour <rire> c'est pas toujours de bon goût vous avez enchaîné pas mal de bonnes réponses ouais. à votre avis vous pensez que vous en avez combien Alors, je dois rapprocher les 7 pas... et eh bien vous savez quoi je vais vous le dire dans quelques secondes Un petit peu de suspense ne fait de mal à personne. Est-ce que c'est vous qui allez gagner le séjour à Disneyland Paris Moi je vous propose qu'on le lise après un petit Stevie Wonder. J'ai appris ça ces notions de stress en regardant à la télévision des maîtres tels que Nagui, Laurence Boccolini, etc. où ils se disent est-ce que j'ai gagné Non, on attend. En attendant, voilà, on fait une petite pause, parce qu'il y a aussi Thibaut qui se dit mais est-ce que j'ai assez avec mes 7 bonnes réponses Et bah réponse après Stevie Wonder, c'est tout de suite et c'est sur RTL. Vous êtes Marie Marie qui va à Marseille Oui, oui, vous, vous êtes bien Paul Oui, oui, montez vite, vous allez être trempé. Merci, oh et quel super temps Ouais, on va bien en profiter, ça va être génial Bon ben, euh, bon week-end, et puis bon barbecue Merci, et vous bon mariage Merci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 Une jolie robe à fleurs, sur son vélo moteur, un chapeau rigolo quand elle est au boulot. Un mini-chart très chouette, direct sur sa tablette, une robe très mignonne sur son petit téléphone. Avec l'appli Showroom Privé, elle peut plus rien rater. Jusqu'à moins 70% sur les grandes marques, c'est tout le temps avec l'appli privé.com. Il est urgent de se faire plaisir. Découvrez Grimbergen Blonde. Ces arômes de fruits mûrs et d'épices révèlent une bière d'abbaye au goût légendaire. Grimbergen Blonde, l'intensité d'une légende. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Bruno Guillon, Caroline Diamant. Le grand quiz de l'été sur RTL. Suspense, suspense. Grand quiz de l'été. Thibaut a eu tout à l'heure 7 bonnes réponses et c'est pour l'instant le meilleur score durant cette heure mais Philippe a joué avec nous tout à l'heure. Philippe de Biarritz. Oui. Philippe, vous disiez à peu près 7. Oui, oui, je pense. Bon à peu près si c'est 7 ça veut dire une question pour vous départager avec Thibault. si c'est moins de 7 ça veut dire pas Disney et si c'est plus de 7 ça veut dire Disneyland Paris Philippe Il euh, va oui, falloir vous cool. trouver un petit trou dans votre emploi du temps parce que je sais que vous êtes pâtissier, c'est beaucoup de, de travail, d'abnégation. Mais là, il va falloir deux jours, accorder deux jours parce que vous gagnez votre séjour à Disney le Paris. Oh, putain, putain. Oh là le magnifique Avec huit bonnes réponses, vous allez partir en famille à Disney. Vous allez oh passer... La, là, y a vous allez passer une nuit à l'hôtel Sequoia Lodge, vous serez quatre vous aurez des entrées illimitées dans les deux parcs Disneyland de Paris et Walt Disney Studios vous découvrirez le nouveau spectacle Michael Magicien vous chanterez avec les héros de la Reine des Neiges pour une fête complètement givrée ce sera divin et même les déjeuners seront offerts, vous n'aurez pas besoin de faire le dessert. Philippe on oh vous embrasse, là. félicitations Quand je vais annoncer ça à mon petit fils ce soir. Oh là là là. Et ben je suis je ravi. Vous savez quoi Je sens l'émotion dans votre voix. Ça ah me oui, fait beaucoup, très beaucoup, plaisir. Beaucoup. On vous je embrasse Philippe. Promis. Oh, je vous embrasserai fort. Merci beaucoup. A bientôt. Vous A voulez jouer bras. Et comme Philippe, gagnez votre séjour à Disneyland Paris. Je vous invite à nous appeler là maintenant, le 32-10. On va rejouer dans le grand quiz de l'été. On revient après les infos sur RTL car il est 10h. Les infos avec Jacques Serret. Bonjour, bonjour à tous. Rix mortel près de la jungle de Calais. Une bagarre a éclaté cette nuit aux abords du camp opposant des migrants africains et afghans. Un Éthiopien de 37 ans est décédé victime de coups de couteau et de bâtons. Six migrants éthiopiens et érythréens ont aussi été blessés. Nouvelle arrestation dans l'enquête sur l'attentat de Nice. Deux hommes ont été interpellés et placés en garde à vue. Les enquêteurs cherchent toujours à déterminer si le Tunisien Mohamed Lawesh Boulet a pu bénéficier de soutien logistique. 42 000 kilomètres dans les airs, l'avion Solar Impulse 2 s'est posé cette nuit à Abu Dhabi. Le pilote suisse Bertrand Picard clôture ainsi son tour du monde. Un tour du monde historique puisqu'il a été effectué avec l'énergie solaire comme unique carburant. Début de la grève demain à Air France. Deux syndicats d'hôtesses et de stewards appellent à cesser le travail. La compagnie aérienne prévoit d'assurer plus de 90% de ses longs courriers et 70% de ses vols internes et moyens courriers. Le mouvement devrait se prolonger jusqu'au 2 août. Voilà. Les chiffres du chômage du mois de juin seront publiés ce soir à 18h. Le mois dernier, le nombre de demandeurs d'emploi avait légèrement augmenté, plus 0,3% après deux baisses consécutives. Fin mai, il y avait 3 520 000 personnes sans activité en métropole. Pourquoi le jeune Adama Traoré a-t-il perdu la vie dans un fourgon de gendarmerie C'est la question que se posent les enquêteurs d'après l'avocat de sa famille L'autopsie n'a pas permis d'élucider les causes de sa mort. Ses proches demandent une contre-expertise Le décès de ce garçon avait provoqué plusieurs nuits de violence la semaine passée dans le Val-d'Oise Scène d'horreur au Japon 19 morts, 20 blessés graves. C'est le bilan de l'attaque à l'arme blanche dans un centre pour handicapés mentaux. Cette tuerie a été commise par un ex-employé âgé d'une vingtaine d'années, il s'est rendu aux autorités. » Une foule de jeunes catholiques envahit Cracovie. Les journées mondiales de la jeunesse commencent aujourd'hui en Pologne. Près de 2 millions de pèlerins sont attendus venus de 180 pays sur les terres du pape polonais Jean-Paul II, initiateur des JMJ. La bourse de Paris a ouvert proche de l'équilibre ce matin, moins 0,06%. À 9h lundi que CAC 40 perdait 2,68 points à 4385 points. La météo de ce mardi, beau au nord, très beau au sud. Quelques passages nuageux le long des côtes de la Manche, grand ciel bleu aux abords de la Méditerranée. À noter un petit risque d'averse en fin de journée sur les reliefs en montagne. Les températures sont de saison, autour de 25 degrés sur la moitié nord et jusqu'à 33 degrés au sud. Les courses ont lieu ce mardi à Vichy, tiers séquarté, quinté plus. Les pronostics de Claude-Pierre-Santi, il vous conseille de jouer le 15, le 16, le 13, le 2. Le 3, le 8, le 10 et le 4, la dernière minute de Claude, c'est le 16, ronchois. 10 heures passées bientôt de 4 minutes. Tout de suite, le grand quiz de l'été revient avec vous, Caroline Diamant et Bruno Guillon. Merci Jacques. Merci. Prochain point sur la formation sur RTL. Ce sera tout à l'heure des 11h. A tout à l'heure. Le grand quiz de l'été sur RTL. Bruno Guillon, Caroline pas, Diamant. Le grand quiz de l'été, tous les jours 9h15, 11h sur l'antenne d'RTL L'occasion pour vous de gagner de magnifiques cadeaux L'occasion pour vous D'arriver en direct sur la première radio de France Vous voulez jouer avec nous Vous pouvez vous appelez le 3210 Ou alors vous envoyez RTL par SMS Au 74 900 Caroline est à mes côtés Oh Ah non, alors là Alors là vous avez atteint le summum Je sais Faites-vous une cicatrice sur la joue <rire> Geoffrey Courez vers moi, je suis angélique. Oh là là le bon Notre heure. marquise des anges ce matin. n'est est autre Caroline que Caroline Diamant. Alors, euh, on va lancer le défi selfie. Puisqu'on fait ça le matin, vous le savez, avec le hashtag RTL Quiz. La possibilité pour vous de vous inscrire en nous envoyant une petite photo. C'est bien, ça nous permet de mettre des visages sur les auditeurs et les auditrices d'RTL. Vous jouez le jeu tous les jours, via Facebook, via Twitter, via Instagram. Vous prenez une photo, vous la postez avec le hashtag #RTLQuiz un seul Z et ce matin nous avons décidé d'être estivaux et printaniers nous vous demandons de prendre une photo fleurie n'est-ce pas Caroline tout à fait Alors, vous, vous, soit vous êtes fleuriste et alors vous avez l'embarras du choix. C'est merveilleux. Mais sinon, vous avez un fleuriste à porter de chez vous. Et sinon, vous avez aussi la possibilité de faire un très joli dessin de fleurs. Voilà. Et de vous photographier avec votre joli dessin de fleurs. Vous avez aussi des chances d'être choisi. Vous êtes dans le jardin, hop, oh, petite photo avec des fleurs. On va vous choisir avant 11h du matin. Et vous serez en direct avec nous sur l'antenne merveille Il court dans la prairie <rire> Allez on joue euh, tout de suite avec euh, Laetitia Qui nous a appelé au 30 de 10 Bonjour Laetitia Bonjour Bruno, bonjour Caroline bonjour. Je suis ravie de jouer avec vous Et bien vous savez quoi, c'est un plaisir partagé Vous êtes à bûchis les On n'est pas loin de Lens bully les <rire> Et vous faites le plus beau métier du monde Laetitia Oui Et pas le plus simple fait. Vous êtes mère au foyer Oui. Combien d'enfants Deux enfants De garçons. On peut donner les prénoms. Donc euh, Lucas et Gabin. D'accord. Lucas et Gabin, je pense qu'ils seraient ravis de partir à Disneyland ah, oui. Paris en famille. Ah oui, oui, oui. <rire> Eh bien, c'est tout le mal que je vous souhaite. Vous aimez beaucoup lire l'été est propice à la lecture vous êtes fan de Guillaume Musso oui. et, puis, euh, et puis, vous aimez un groupe. Alors, je le dis, voilà, là aussi, nous avons un point commun. J'ai décidément beaucoup de points communs avec les auditeurs d'Artel. mais là. Vous êtes fan de YouTube Ah complètement oui. Le problème c'est qu'il faut m'arrêter. Non, non non parce que je les pas. ai tous sous, sous la main. Dites-moi YouTube, dites-moi YouTube, <rire> YouTube. Laetitia, dites-moi Youtube. Comment Dites-moi Youtube. Youtube. Ouais, Youtube, Youtube. Voilà, ah, très bien. MeToo, MeToo. <rire> Bon, allez, tout ça pour vous détendre un peu, Laetitia, avant de jouer avec Caroline. Une minute oui. de questions Vous allez euh, bah, élaborer là le premier score de l'heure. Ce sera le score à battre jusqu'à 11h du matin. Laetitia, il faut donner un maximum de bonnes réponses. Et s'il y en a 10 d'affilée, la petite cerise sur le gâteau, c'est qu'on vous offrira 1000 euros cash. Est-ce que vous êtes prête Je suis prête. Top chrono, c'est parti Dans la légende du roi Arthur, quel est le nom du prétendant de Dame Guenièvre Lancelot. Quel océan borde la côte est des États-Unis Atlantique. Dans quel jeu doit-on aligner des ronds ou des croix dans une grille Euh. Morpion. Quel groupe de rock a interprété Stairway to Heaven euh, ACDC. Donnez-moi le nom de la chienne russe envoyée dans l'espace en 1957. Yes. Comment s'appelle l'équipe finale du championnat de football américain Non, pardon, excusez-moi. Comment s'appelle la finale du championnat de football américain euh, Le Super Bowl. De quelle région la Piperade est-elle une spécialité euh, Basque. Avant d'être auteur, quel métier exerçait Louis Ferdinand Céline Le Basque. Que simule Meg Ryan au restaurant dans quand Harry rencontre Sally Un orgasme. Quel fut le premier roi de France à s'installer au, au château de Versailles Louis XIV. Traditionnellement, quelle sucrerie offre-t-on aux invités d'un mariage Cédragé. Voilà. Et je vous la compte puisque oui. on a une petite pause sur le Super Bowl. Donc ces dragées sont vôtres, chère Laetitia. Laetitia. Oui. Je n'avais pas gommé votre prénom, c'est que j'étais en train de regarder vos différentes réponses. Allez, on revient ensemble si vous le voulez bien sur ce que vous nous avez proposé. Oui. Et tout d'abord, vous êtes fan de YouTube, certes oui. Mais quand on est fan de YouTube, on a aussi un petit penchant pour Led Zeppelin. Ah oui. Ah eh, oui. oui. Ah oui. oui. oui. de Le nom de la chienne russe envoyée dans l'espace en 1957 euh, Moi ça m'a brisé le cœur quand j'ai vu ces images Je les ai vu bien après mais euh, moi qui aime beaucoup les animaux je vous jure j'étais en, en pleurs hein, parce qu'on l'a jamais récupéré hein, la pauvre Ah euh... oui mais ça, elle vit très heureuse là-haut vous, vous pensez... savez <rire> mais oui, Elle a fait toute une petite portée Soyez, Soyez rassurés C'est Laïka euh, qui a été envoyée dans l'espace Le Super Bowl c'était une, une bonne réponse d'ailleurs cette année ce sont les Brancos de Denver qui ont remporté la finale euh, C'est Est euh... médecin le métier qu'exerçait Louis Ferdinand Céline avant d'être auteur auteur de livres tels que Voyage au bout de la nuit et je pense que nous avons fait le tour ce qui est plutôt pas mal, plutôt pas mal pourquoi Laetitia bah Parce que oui. vous avez huit bonnes réponses Oui, c'est oui, ah, ah, une oui, <rire> bonne réponse. Ça a permis euh, l'heure précédente à Philippe de gagner le, le voyage à Disney. Donc autant vous dire que vous êtes plutôt pas mal. Alors je croise les doigts. Eh bien nous croisons les doigts pour vous. Je vous offre ah, d'ores oui. et déjà une montre RTL. D'accord Et peut-être rendez-vous tout à l'heure Laetitia, on vous embrasse. J'espère vous avoir de nouveau. Bon, le défi selfie, vous le savez c'est le défi fleur ce matin hashtag RTL quiz, on va faire un choix là parmi les auditeurs et les auditrices qui viennent sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter et puis sinon vous continuez à jouer avec nous bien sûr, tentez de faire mieux que les 8 de Laetitia, vous appelez RTL au 32.10. 10 RTL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 Passez un bel été avec Folio Découvrez le roman de David Fuenquinos Charlotte, l'histoire bouleversante d'une jeune artiste peintre dans la tourmente de la seconde guerre mondiale Charlotte de David Fuenquinos, un livre inoubliable prix Renaudot et Goncourt des lycéens Et cet été, pour deux livres achetés profitez d'un cadeau Folio Voir modalité dans les magasins participants Le grand quiz de l'été Caroline Diamant, Bruno Guillon sur RTS. Sur RTS. Ah. RTL première radio de France mais une radio qui peut également se voir et là je vous invite à aller sur RTL.fr et vous avez cette webcam qui est dans le studio qui filme en live le grand quiz de l'été et vous pourrez profiter en même temps que moi de cette imitation parfaite de France Gall par Caroline Diamant Voici Ella Ella, c'est sur RTL tout à l'heure des réseaux sociaux avec le défi selfie et le hashtag RTL Quiz, c'est sous ce hashtag que j'ai posté une vidéo de Caroline Diamant en train de faire France Gall, c'est bluffant. C'est même mieux que l'original. C'était elle là et là sur RTL. RTL, le grand quiz de l'été. Notre nouveau candidat a une idée de génie. Il a composé le 30 de 10 pour pouvoir nous parler, pour pouvoir essayer de battre 8 bonnes réponses qui est le score de Laetitia, la candidate qui l'a précédée. Et ce candidat s'appelle Silver. Bonjour Silver. Bonjour, bonjour Caroline, bonjour Bruno. Bonjour Silver, bienvenue sur RTL. Comment allez-vous eh Ça va très bien, merci. Vous habitez près de Bordeaux, un petit point météo pour nous Eh bien écoutez, il fait plutôt beau, ça, ça s'annonce pas mal. Et vous faites un métier qui est très courageux Et qui fait des beaux corps sculptés Vous êtes pompier Merci, enfin, pour le beau corps euh, Je sais pas mais... Oh souvent quand même Ah si ouais. si, non, les pompiers Oui, oui. Oh, ouais. Des fois ils se lâchent un peu en fin de carrière On a, on a tous connu Silver, ce, Cet adjudant de, de fin de carrière Qui se laisse un peu aller sur la merguez pendant l'été Mais enfin bon franchement en général Ils, ils ont plutôt une, une ligne Assez, assez svelte on fait ce qu'on veut, on essaye. Bon, Silver, c'est moi qui vous pose les questions. Ok. 10 bonnes réponses d'affilée et c'est un chèque de 1000 euros cash pour vous. Et sinon, essayez de faire aussi bien que Laetitia. 8 à minima pour tenter de gagner le séjour à Disneyland Paris, d'accord Allez, c'est parti. Top chrono, c'est parti. Combien y a-t-il d'arrondissements à Paris 20. Euh, Au football, quelle couleur est le carton pour un avertissement Jaune. Quel peintre français est enterré aux îles Marquises? Euh, Van Gogh. Google, Google. Ouais, Comment appelle-t-on un triangle qui a deux côtés de la même longueur? Euh, Isocel Quelle est la capitale de la Jamaïque? Euh, Kingston. Qui a écrit La Bête Humaine? Je sais pas. Après les Beatles, quel fut le nom du second groupe de Paul McCartney? Euh, putain, je l'ai plus je passe. Quel est le nom du grand restaurant parisien dans le film d'animation Ratatouille euh, Je passe. Qui est l'actuel premier ministre du Royaume-Uni C'était Cameron, mais le nouveau, je sais pas. Eh oui. Comment appelle-t-on la famille des courges, courgettes et autres citrouilles Cucurbitacées. Et on va s'arrêter sur les cucurbitacées. On a bloqué, c'est vrai que bah, Cameron, évidemment, mais euh, depuis le 13 juillet dernier, il y a une nouvelle Premier ministre, puisque c'est une femme et elle s'appelle... Theresa May, et il paraît qu'à côté, euh, Margaret Thatcher était une douceur infinie. Non. C'est pour dire. Ah oui, d'accord. C'est oui. la réputation qu'elle a. On va voir comment elle gère son Brexit. Et, et, et on, lui, on va lui laisser une chance de, de se faire aimer par son pays et par le nôtre. <rire> J'ai l'impression vous... qu'elle met son petit coup de pied dans un fourmilière carrément je peux vous dire. Ah ouais. la branche sur un truc, là. On, on sent la nana très engagée. <rire> non, mais très vexée par le Brexit, je l'avoue. Bon alors, on a quoi d'autre Vous avez Émile Zola. Mm -hmm. C'est Émile Zola qui a écrit La Bête Humaine. Ah oui. J'ai senti que vous étiez tout près de trouver le groupe qu'a formé Paul McCartney C'était les Wings, et je vous propose qu'on écoute un extrait. Les fans de James Bond reconnaîtront le générique de Live and Let Die. Avec Roger Moore. J'ai joué dedans. Les fans de politique reconnaîtront le générique de l'heure de vérité. C'était François-Henri <rire> de Virieux, c'était ça le présentateur dans les années 80. Je me rappelle plus du James Bond. <rire> les Wings. Et, et enfin ce délicieux restaurant parisien qui... Chez lequel officier ratatouille, c'est chez Gusto. Un ça petit extrait. À Paris. La ville des plus grands restaurants et des meilleurs chefs au monde. Ah rien ne mon pour la deux. Toute ma vie j'ai rêvé d'être là des leurs. Vous vous dites sans doute que c'est un rôle de rêve pour un rat. Rémi, le rat. Et ouais, alors, le rat les amis, je tiens à vous dire que euh, à Disneyland Paris, il y a l'attraction Ratatouille à Hollywood Studios et comment vous dire, c'est juste Le neck plus ultra de la crème de l'élite des attractions d'un parc d'attractions. On est dans la peau de Rémi, d'accord Et on est dans les cuisines de chez Gusto, avec euh, avec l'impression de passer sous les gazinières, de jongler entre les couteaux, que ne manque pas de nous lancer le chef puisque nous sommes un rat. Euh, et euh, et cette attraction est magique, vraiment. Bon, Silver, ce sera pas pour moi. Hélas, non. C'est dommage, je viens de me rendre compte que c'était très sadique ce que je viens de faire. Oui. Je mets l'eau à la bouche, oui. un peu comme dans Ratatouille. <rire> et puis je l'enlève car oui, vous n'avez que six bonnes réponses, Silver, Et j'en suis désolé, mais ce sera suffisant pour repartir avec une montre RTL, d'accord Eh bien, c'est très gentil. Bonne journée du côté sympa. de sainte loubès Et par votre voix, nous saluons tous les pompiers de France. Belle journée, Silver. Merci, bonne journée à vous. Bonne au journée, au revoir. Bon, nous avons un selfie sur le feu. Après un pompier, je suis pas persuadé que ce soit très judicieux comme expression, mais bon, en tout cas, vous pouvez, vous le savez, jouer avec le hashtag RTL Quiz, un seul Z à quiz. Ce matin, nous sommes en mode fleur. fleur. Exactement. Ouais, vous êtes fleuriste, ben prenez une photo de votre magasin de fleurs. Vous passez devant un fleuriste, prenez-vous en photo devant le magasin de fleurs. Vous êtes devant un parc, devant votre jardin. Photo de fleurs et si vous êtes au 18 e étage d'une tour en train de travailler en écoutant RTL, vous dessinez une jolie marguerite sur une fleur et Vous nous l'envoyez en photo, ça marchera aussi. On va vous retrouver en direct à nos côtés sur RTL, juste après ça. Bonjour, c'est Christophe Beaugrand. Retrouvez-moi tout l'été dans RTL Petit Matin, dès 5h, pour un réveil 100% bonne humeur. Des infos, des rires, de la musique, l'horoscope et des cadeaux. D'ailleurs, envoyez-moi dès maintenant le mot matin au 64 900 et c'est moi qui vous réveille avec le cadeau réveil tous les matins, juste avant 6h, sur RTL bien sûr. 65 centimes par SMS, 3 SMS maximum. Bla bla car, blabla bla car. Bonjour, vous êtes Marc Courbiaritz Bonjour Lucille. Montez, les vagues n'attendent pas. Ah, vous êtes surfeur Je vais en faire pour la première fois. Et moi, c'est mon premier covoiturage.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 La tête pleine de rêves. A head full of dreams. C'est l'album de Coldplay. C'est le nouvel extrait, tout de suite, de Chris Martin et sa bande sur RTL. Hymn for the weekend. For the weekend sur RTL, c'était Colplay Le grand quiz de l'été sur RTL. Bruno Guillon, Caroline Diamant. Et Jennifer qui vient nous rejoindre, puisque Jennifer a eu la bonne idée d'appeler le, le 30 de 10 ce matin pour participer au grand quiz de l'été. Bonjour Jennifer. Bonjour. Bonjour. <rire> Bienvenue sur l'antenne d'RTL. Vous êtes à côté de Lyon. Où ça exactement, Jennifer je suis à Saint-Symphorien-Dodon. Saint-Symphorien. est un petit, un petit village super sympa à côté de Lyon. D'accord. Et vous faites quoi dans la vie, Jennifer Je suis assistante commerciale. Vacances prévues ou pas encore Ou c'est déjà fait Non, c'est pas encore fait. Bientôt là, là dans, dans moins de deux semaines. Ah, mais c'est là, on sent. Vous êtes dans la dernière ligne droite avant les vacances. C'est ça, voilà. ça, exactement. Et chaque matin, quand le réveil sonne, vous vous dites plus que dix jours, plus que neuf <rire> jours. Vous avez choisi ça, votre ça. destination, Jennifer. On va partir sur la côte d'Azur du côté très juste ouais. Très bien, Bon, vous allez chercher le soleil Enfin cela dit à mon avis dans la région lyonnaise Vous avez du soleil également ce matin Oui et la chaleur aussi, ouais. on a tout C'est bon. Vous êtes fan de Beyoncé Qui était ah, il n'y a ouais, pas très très longtemps En concert à Paris Beyoncé qui apparaît dans le clip vidéo des Coldplay qu'on vient d'entendre Beyoncé, ouais. petit extrait Vous êtes également fan de celui dont on parlait tout à l'heure avec son duo avec Marc Ronson, Bruno Mars. Ah, vous remarquerez que je fais tout pour que vous soyez détendu Jennifer ah, génial. et je vous détourne top. de l'objectif principal pour que vous soyez très zen. je peux vous mettre tous les Bruno Mars du monde et toutes les Beyoncé de la planète il va falloir quand même que vous passiez à l'épreuve des questions j'aime bien avec euh, cette introduction j'ai toujours l'impression que vous allez laisser le relais à un monstre donc <rire> vous nous les détendez avant que le monstre prenne le relais et vous serre dans ses griffes maléfiques <rire> avec ses questions Jennifer bon alors le record à battre pour cette nouvelle heure c'est 8 8 bonnes réponses pour tenter de gagner le séjour à Disney 10 bonnes réponses d'affilée c'est 1000 euros cash Ça serait génial. <rire> Je sens que Caroline est dans un mood à vous donner des questions plutôt simples. Ah oui, ah vous ouais. avez du rythme, vous aimez la Zumba, donc on bah va essayer de oui. le ah, oui, oui, oui. Et oui. moi dans les questions <rire> et vous dans les réponses et surtout, n'hésitez pas à passer. Jennifer, top chrono, c'est parti. Quel athlète a été désigné porte-drapeau de la délégation française aux JO de Rio Teddy Riner. De quel groupe de rock Marc Knopfler était-il le leader le CDC. Combien y a-t-il de départements en France métropolitaine 95. Euh, Quel pilote de rallye français a remporté neuf fois le championnat du monde Sébastien Leub. Que signifie l'acronyme MDR Mort de rire. Au large de quelle île se trouve le rocher du diamant euh, le, la, la Grèce. Que, <rire> que ne doit-on pas faire avec l'amour selon Alfred de Musset Euh, la guerre. Quel rappeur est surnommé le Duc de Boulogne euh, je, je passe. Dans quel célèbre film d'Henri Verneuil retrouve-t-on Jean Gabin et Jean-Paul Belmondo Je ne sais pas, je passe. De quel pays le goulash est-il la spécialité euh, Je passe. Je pas. Quel est le fauve le plus rapide du monde Le jaguar. Mais non, c'est le guépard. Ah, le guépard, non. Bon non. Alors, Jennifer, nous allons revenir ensemble sur vos réponses, si vous le voulez bien. Et vous avez brillamment attaqué ce questionnaire en répondant Tenny Rainer, qui en effet a été désigné avant-hier porte-drapeau de la délégation française au Gio de Rio. Et je vous sentais extrêmement bien parti. Mmh. Et puis est arrivée la deuxième question. De quel <rire> groupe de rock Marc Nofleur était-il le leader Aucune idée. Vous m'avez répondu à CDC. Ça, Ça Ça, c'est assez Ça, ça c'est assez oui. Mais d'ailleurs, Swed, c'est ça. Ah, oui. Ça. Marc Nockfleur. Et en plus d'être un brillant chanteur est un excellent guitariste. On est passé à deux doigts de la bonne réponse sur les départements en France métropolitaine. Cela veut dire sans les dom tom Et vous m'avez dit 95. Non, il y en a 96. Et 101 en comptant les dom tom Vous m'avez placé le rocher du diamant. Le rocher oui. de Caroline en Grèce. Oui. je ne sais pas si vous avez fait une association d'idées douteuses. Mais... mais vous allez le ramener délicatement jusqu'à la Martinique. Eh oui, on parlait des Dumb Tom. bah oui, sont nos eh amis oui, martiniquais portément. qui peuvent euh, se délecter de la vue euh, du rocher du diamant. Euh, on ne badine pas euh, avec l'amour. C'est euh, Alfred de Musset qui le dit. C'est une pièce qui a été jouée pour la première fois en 1861 à la comédie française. Passer d'Alfred de Musset à Bouba, c'est un exercice difficile mais je vais le faire. Oui, et je suis doué en grand écart également. <rire> c'est lui le duc de Boulogne et mais puis ça. enfin Henri Werner. Qui a eu la bonne idée d'associer Jean Gabin et Jean-Paul Belmondo dans ce film culte sorti en 1962, Un singe en hiver, dont on écoute un extrait. excuse moi mais nous autres, on est encore capable de le lit sans se prendre pour Dieu le Père. Mais c'est bien ce que je vous reproche. Vous avez le un petit et la cuite mesquine dans le four. Vous méritez pas de boire. Tu te demandes pourquoi il picole l'espagnol et pour essayer d'oublier les pinoufs comme vous. J'adore. Je pourrais me le refaire en, en vidéo aujourd'hui. C'est la Hongrie qui vous proposera de déguster un excellent goulash. Et vous avez cumulé, cher Jennifer. Trois bonnes réponses. Ah, 3. Bon, ça va pas être suffisant pour le séjour à Disney. On va pas se mentir. Mais alors, vous savez quoi C'est avec un plaisir non dissimulé qu'avec Caroline nous allons vous empaqueter une jolie montre RTL et on vous l'envoie dans ce beau village de Saint-Symphorien-d'Ozon. D'accord C'est gentil. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Passer une belle journée, Jennifer. Gentil. Merci. Bonne également journée. Vous aussi. Et Jennifer, journée. on tient le coup. Les vacances, oui. ça arrive. Hein. Oui. Ça. <rire> Grosse bise. Merci. Nous merci, avons notre défi selfie ce matin avec le hashtag RTL Quiz Un seul Z à quiz Vous prenez une photo de vous en mode fleur, on est fleuris ce matin. Vous êtes fleuris, bah vous avez un avantage par rapport aux autres, vous passez devant un fleuriste, ça marche, devant un jardin public, devant votre jardin, dans la campagne, une petite fleur, et si vraiment vous n'avez pas de fleurs sous le nez, vous en dessinez une et vous prenez une photo. On vous choisira pour jouer avec nous sur l'antenne d'RTL avant 11h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 Listel, mon terroir. Listel, mes origines. Souple, tendre et équilibrée, Listel se déguste à l'apéritif et s'invite à votre table pour toutes vos recettes d'été. Listel gris, indication géographique protégée, sable de Camargue. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.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 Bruno Guillon, Caroline Diamant Le grand quiz de l'été sur RTL Je prends les choses comme elles viennent Sans jamais trop me poser de questions Je suis trop fort pour qu'on me retienne Je suis un guerrier, un centurion J'aime nager derrière la barrière de corail Pour mieux voir l'horizon J'ai pas peur de me jeter dans la bataille Demain je danserai au son du canon Au son du canon Roule-moi une pelle, se moi au cou Embrasse-moi avant que je m'en aille Tu sais, on va pas se voir beaucoup Je m'en vais le jour de nos fiançailles Je veux m'en souvenir, je veux marquer le coup Ne faisons pas dans le détail, je veux qu'on fasse l'amour comme des fous. Je m'en le jour de nos fiançailles. Le jour de nos fiançailles. Je croyais que j'étais du bon côté, les autres en enfin, face avaient tort c'est ce que disait l'opinion quand elle ouvrait sa grande gueule Un jour vivant, mais demain je serai mort Ma jolie fiancée va se retrouver seule se retrouver seule Rôle-moi une saute-moi mon cou embrasse moi avant que je m'en aille Tu sais on va pas se voir beaucoup Je m'en vais le jour de nos fiançailles Je veux m'en souvenir Je veux marquer le coup Ne faisons pas dans le détail. Je veux qu'on fasse l'amour comme des fous. Je m'en vais le jour de nos fiançailles. Mes parents ont peur, ils ont la haine. Ils n'ont jamais rien compris à cette guerre. Laisse-les parler, ils ont tant de peine. C'est avec les hommes.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 je veux m'en souvenir, je veux marquer le coup. Je veux m'en faisons pas dans le détail. je veux qu'on fasse l'amour comme des fous, on va le jour de nos fiançailles, le jour de nos fiançailles, le jour de nos fiançailles On parlait des départements et territoires d'outre-mer tout à l'heure avec la Martinique. Eh bien, parlons un petit peu de l'île de la Réunion, d'où nous vient de Palmas. Nouvel album, la beauté du geste et cet extrait sur RTL, le jour de nos fiançailles. RTL, le grand quiz de l'été. Vous appelez le 3210 hein, ou alors vous faites euh, le RTL au 74 900 par SMS. Ou alors vous avez euh, le défi selfie qui était fleuri aujourd'hui et c'est le défi selfie. C'est avec la gagnante de ce défi que nous allons parler tout de suite. Elle s'appelle Claire. Elle a fait une magnifique photo. Bonjour Claire. Bonjour. Bonjour Claire. Bienvenue sur RTL. Merci. Visiblement, vous êtes dans, vous êtes -vous dans, vous êtes dans un jardin. Est-ce le vôtre ou êtes-vous au travail Auriez-vous la chance de travailler dans un si beau jardin Euh, c'est chez ma maman et je travaille chez ma maman <rire> Donc, Très bien. bien Donc vous avez eu la bonne idée De vous pencher, de humer l... bon La langage. bonne odeur de ces fleurs Alors comme je ne suis pas très douée hein, Moi à part les roses et les tulipes. Je ne reconnais voir, pas je grand te chose te voir la photo, Je vais vous dire ouais, on est sur quoi On est sur euh... Ah oui ah, ouais, On est sur du rose <rire> On est on sur, est sur du rose. De la couleur rose Ça c'est <rire> évident Mais vous pouvez nous dire de quelle sorte de fleurs il s'agit C'est un, un laurier. Un laurier Un laurier rose, bien sûr. Voilà. Bah oui, évidemment. D'accord. C'est une évidence maintenant, la photo est, est sous mes yeux. Euh, <rire> <Oui>. Bon, Claire, <rire> oui. vous allez tenter ce matin de battre le score de Laetitia, à savoir 8 bonnes réponses, d'accord oui. Je vous pose oui. les questions. Ok. 8 bonnes réponses et vous pourrez euh, prétendre partir à Disneyland Paris, euh, en tout cas avoir une question pour vous départager avec Laetitia. Vous êtes à 9 bonnes réponses, ça sentira très très bon, d'accord, Claire Ok. On y va C'est parti. Top chrono. À l'école, que signifie EPS euh, Éducation sportive. Dans quelle ville se situe la cour des comptes européenne? Euh, Bruxelles. Dans le film d'animation, là-haut, grâce à quoi s'envole la maison du vieux monsieur Des ballons. Combien existe-t-il de chiffres Infini. L'estomac du homard a des dents, c'est vrai ou c'est faux Vrai. Dans les séries américaines, il y a de l'amour, de la gloire et... Beauté. Comment s'appelle la femme qui guide Gilbert Bécaud sur la place rouge Passe. Selon la célèbre phrase de Nabila, que doit avoir une vraie fille Du shampoing. Dans quel clos français vécut Léonard de Vinci Passe. De quel pays le pat est-il la monnaie Passe. Comment s'appelle la mère du prince Albert de Monaco Euh, Grèce Kelly Dans quel jeu télévisé y avait-il des épreuves, les nuggets ou sel ou poivre ah. Et c'était le Burger Quiz présenté par l'excellentissime Alain Chapa. Bon, on revient avec Caroline sur vos différentes réponses, oui. chère Claire. L'EPS, éducation sportive, oui, mais il y avait physique au milieu. Ah. Éducation physique et sportive. Ce n'est pas à Bruxelles, ce n'est pas loin, c'est à côté, c'est au Luxembourg que se situe la Cour des Comptes européenne. Enfin, combien existe-t-il de chiffres Vous m'avez répondu, enfin vous avez répondu à Bruno, infini. Euh, moi je vais non. vous, je vais vous <rire> définir ça beaucoup plus. On va vous en donner 10 hein parce qu'on va rajouter le zéro <rire> qui fait partie des chiffres. Et donc ça fera 10 en tout. Euh, amour, gloire et beauté, juste pour la beauté de ce générique je vous signale qu'il y a déjà eu 29 saisons. 29 29 saisons. Mais j'en ai raté, attendez. Ah ben 29, moi j'en ai raté. Oui, oui. Moi j'en ai raté 29 aussi. Enfin, la femme qui guide Gilbert Béco sur la place rouge, on l'écoute, elle s'appelle Nathalie. La place rouge était vide. Je lui pris son bras, elle a souri. Il avait des cheveux blancs. Mon guide, Nathalie ci pom, pom, Nathalie... Monsieur 100 000 volts euh, non, ça... ah, et alors il y a une autre euh, question à laquelle euh, vous, vous avez répondu ou pas d'ailleurs sur l'estomac du homard qui a des dents eh bien, vous euh, avez répondu oui. oui, vous avez <rire> dit oui et, et vous avez eu raison. Eh ben c'est vrai et je voudrais qu'on revienne là-dessus vite fait mais c'est un truc je ne savais pas, ses dents sont regroupées dans la première poche de son estomac qui lui sert à digérer ses aliments, il en a trois actionnés par des muscles puissants qui constituent une véritable machine à broyer les aliments. Vous ne saviez pas Mais non je ne savais <rire> pas je sais, quelqu'un comme Marc Giraud, par exemple, qu'on retrouve entre 15h et 16h, aux côtés de Jean-Michel Zeka et Jean-Sébastien petit Demange dans RTL Autour du Monde, qui est spécialiste des animaux. Il vous aurait dit ça, mais moi, je ne savais pas. Je suis désolé. Comme quoi, on apprend aussi. Bon, Claire Oui Combien de bonnes réponses, d'après oh, vous bah, pas beaucoup <rire> Pas suffisamment, en tout cas, Claire, parce que vous avez donné 5 bonnes réponses, et donc, euh, pour l'instant, Laetitia est toujours en tête. Pour le voyage à Disneyland Paris, mais continuez à appeler le 3210. On a le temps de rejouer avant 11h. Et on va vous offrir une montre RTL d'ici là, d'accord Claire Très bien, merci. Gros bisous, belle journée. Merci, au revoir. Et félicitations bisous. à votre maman pour ces jolies fleurs et ce laurier rose. Allez-vous rester sur RTL On revient dans quelques secondes. Crème minceur express pure essentiel. Des résultats visibles dès 7 jours. Aussitôt testé, aussitôt adopté. Ma peau est plus lisse. Elle agit vite. Super efficace. Crème minceur express pure essentiel. 18 huiles essentielles plus caféine pure. Effet amincissant 91% en pharmacie. Pure essentiel, l'efficacité à l'état pur. À découvrir le coffret pure essentiel minceur jour-nuit pour une action 24h sur 24.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 RTL, RTL le grand quiz de l'été. Bruno ah Guillot Caroline Diamant. Tiens, on parlait de nos petits camarades d'RTL autour du monde tout à l'heure, 11h, midi et demi. Ne ratez pas la curiosité, est un fil, un défaut sur l'antenne d'RTL. Dodi Bonnet et Thomas Huck parleront entre autres ce matin du Mont Saint-Michel. Pour l'instant, vous pouvez jouer, vous le savez, pour repartir avec un séjour à Disneyland Paris. Et nous avons au téléphone ce matin. Patrick. Allo Allo Patrick, Patrick. Oui. <rire> Exactement. <rire> bonjour Patrick. Bonjour. Bonjour. Patrick. Bonjour Caroline. Bienvenue Ça, c'est le prénom de ma fille, Caroline. Ah, quel joli nom. Elle doit être très ah, oui. jeune. C'est un prénom très jeune. Et, et, et, et, et, et, bonjour, elle est en Corse aujourd'hui. Eh bien, on l'embrasse. Bonjour Caroline voilà. de Corse. Et vous, vous êtes voilà. sur l'île d'Ars dans le Morbihan Absolument. Donc, on est, euh, on est un peu euh, répartis sur les différentes magnifiques îles de notre absolument. territoire français. Patrick Absolument, absolument. Euh, Vous êtes responsable contentieux à la sécurité sociale. Vous voilà. êtes fan de pétanque. Voilà. Vous êtes plutôt tireur ou pointeur Plutôt tireur. D'accord, très bien. Ah, J'essaye. Oui, oui, ouais, toujours compliqué. On essaye. Vous, vous jouez à la pétanque un peu, Caroline, ou pas Oui, je suis pas mauvaise. Et alors, Avec vous tirez côté. ou vous pointez Euh, J'essaye de toucher le cochonnet. <rire> Donc vous êtes plutôt pointeuse. <rire> bah, je fais voilà. ce que je peux pour euh, suivre les règles et essayer de gagner parce que je n'aime pas perdre. Vous adorez Céline Dion et euh, notamment son dernier titre qu'on a passé tout à l'heure sur RTL, absolument. encore un soir. Oui. Bon, oui, Patrick, oui. vous allez avoir une minute avec Caroline Diamant. Et durant cette minute, Caroline va vous poser des questions beaucoup de questions. À laquelle nous allons attendre beaucoup de réponses et tant qu'à faire des bonnes réponses. Il m'en faudrait et nous en faudrait au moins 8 pour pouvoir gagner ce séjour à Disneyland Paris. D'accord, Patrick. D'accord, merci beaucoup. Si vous ne savez pas, vous passez. Et des fois, vous savez aussi, mais ça ne vient pas tout de suite. Et là, dans ces cas-là, je vous conseille également de passer. Oui, vous ne marquez pas le point, mais vous avez peut-être à la suite des questions dont les réponses seront plus évidentes et ça vous permettra de thésauriser et de gagner peut-être un peu plus, d'avoir un peu plus de bonnes réponses. D'accord D'accord, pas de problème. Patrick, Caroline, c'est à vous de jouer. Top chrono, on y va. Quelle saison est aussi le nom d'un grand magasin Printemps. Qui a réalisé le film Le fabuleux destin d'Amélie Poulain Je passe Combien Mickey a-t-il de doigts sur chaque main Pardon Con... Quel mot Des anglais utilise-t-on pour parler d'un autoportrait avec un appareil photo Quel est le nom du parc de loisirs historique situé en Vendée euh, Le parc du fou. Le de... fou De quelle couleur étaient les chaussettes du nom du premier groupe d'Eddie Mitchell Chaussettes noires Dans quel livre Voltaire conseille de cultiver son jardin Les chroniques de C -c Candide. Quel sportif était connu pour ses papinades Les papinades papins. Dans quelle région du corps humain se situe l'hypophyse L'hypophyse dans le cerveau. Dans quel département d'outre-mer française se déroule l'un des raids les plus durs du monde euh, la Guyane. Que Réunion, la Réunion. Signifie... Réunion. Excusez-moi. Que signifie le A dans l'anagramme SAV euh, service après-vente. Très bien, on le compte. Service après vente des émissions. Bon alors, bah j'ai l'impression qu'il y a pas mal de bonnes réponses. Est-ce qu'il y en aura assez, Patrick Et bon, on va découvrir ça ensemble si vous le voulez bien. Alors, vous avez passé sur le fabuleux destin d'Amélie Poulain. 10h49. Patrick a appelé Hertel, Patrick est de l'autre côté du téléphone. Patrick se Absolument demande si oui ou non il aura plus de 8 bonnes réponses. Et là l'animateur fait durer le plaisir en passant la musique <rire> de la valse d'Amélie Poulain. C'est Jean-Pierre Jeunet qui a réalisé le film. Euh, vous m'avez mis cinq doigts sur la main de Mickey. Sachez qu'il en a quatre. Ah, pas et euh, j'espère que vous allez pouvoir vérifier ça de, de visu et de vous-même si vous gagnez le séjour. Alors après, il y a eu des moments où on a eu un peu peur, mais à chaque fois vous vous êtes rattrapé sur les réponses, notamment sur l'île de la Réunion. Où au départ, vous m'aviez cité une autre île, puis vous êtes revenu. Enfin même pas d'ailleurs une, une île, vous. Vous avez cité, cité la Guyane, euh, qui est, euh, est un territoire d'outre-mer. Euh, C'est donc en, en, sur l'île de la Réunion qu'a lieu cette course, euh, qui est une des plus dures au monde, un raid qui s'appelle la Diagonale des Fous. Oui. Dites-moi, Patrick. Oui. L'histoire est plutôt belle. D'après vous, combien de réponses euh, Vous me faites peur, mais euh, peut-être à ce moment-là, Alors, euh, puisque vous avez été gentil d'accepter mes hésitations. Et bien vous savez quoi C'est pas que nous acceptons les hésitations, c'est que vous donnez la bonne réponse Donc on est obligé de l'accepter Bien sûr, si la réponse arrive bonne En deuxième proposition, on prend Ah très bien Neuf bonnes réponses Pour l'instant Pour l'instant Vous êtes le gagnant de ce séjour à Disneyland Paris. Le seul problème, c'est que nous avons encore une dizaine de minutes d'émission et que nous aurons peut-être le temps de prendre un candidat au 3210 ou par SMS au 74900. Alors, pour l'instant, permettez-moi de vous offrir une montre RTL. D'accord, Patrick Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et on vous retrouve peut-être dans 10 minutes sur RTL. Et donc, bah Je voilà. Si, si on Je a raccroche. le temps, là, 3210, vous appelez et on joue juste après ça. Merci. Les filles d'aujourd'hui et malheureusement j'en fais partie. Elles sont trop hésitantes, les filles d'aujourd'hui. Elles savent pas ce qu'elles veulent, elles savent pas dire oui. Les gens de mon temps s'en lassent et de ce temps les gens se lassent. Soudainement tout s'efface au moment de la préface. On Elles sont déroutantes, les filles d'aujourd'hui. Un petit tour d'amour et puis s'enfuit. Si elles suivent le vent, les filles d'aujourd'hui. Sais-tu que les garçons le font aussi oui. Les gens de mon temps s'embrassent. Avant qu'ils ne se remplacent, tout se détend, se détache. Jest Joyce Jonathan, très présent sur les réseaux sociaux, euh, Vianney. il a posté hier sur Instagram une photo de lui faisant un comparatif de lui aujourd'hui avec sa guitare. Et lui, quand il avait 5-6 ans, avec également une petite guitare. Il était trop mignon. Il est toujours très mignon. Au côté de Joyce Jonathan, c'était les filles d'aujourd'hui. Cet extrait de l'album Une Place Pour Moi, c'est le nouvel album de Joyce avec RTL. RTL Blablacar, blablacar Bonjour, Ben Ben qui va à Chamonix Exactement. Vous, vous êtes Julie Oui, allez, montez. Dis donc, vous êtes sacrément équipé, hein. Bonne chance, hein, pour l'ascension du Mont Blanc. Oh Quelle aventure tu vas vivre. Eh, merci, Et toi, bon week-end en famille. Un trajet est plus court quand il est partagé. Avec Blablacar, voyagez à plusieurs. Proposez vos places libres en covoiturage. C'est plus d'économie et beaucoup moins d'ennuis. Et avec AXA, voyagez encore mieux protégé. Vous avez l'assurance d'arriver à destination. Voir conditions sur blablacar.fr.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 RTL RTL Le grand quiz de l'été Bruno ah Guillain Caroline Diamant Tous les jours sur RTL Entre 9h et Cariozor Beaucoup de plaisir à vous accompagner Sur la première radio de France Avec Caroline Diamant Tous les jours Vous venez nous rejoindre En appelant le 3210 En envoyant RTL par SMS Au 74 900 Il y a les réseaux sociaux Vos petits messages Qui font bien plaisir Que vous laissez sur la page Facebook De l'émission Notamment la page Le grand quiz de l'été Bon alors Nous avons eu, il y a quelques secondes, Patrick au téléphone. Est-ce que Patrick est toujours là, Patrick Oui, oui, bonjour, merci. Patrick, on vous avez neuf bonnes réponses, et pour l'instant, cela fait de vous le challenger de cette heure. Mais j'ai dit, attention Patrick, l'heure n'est pas finie. Nous avons le temps de prendre un autre candidat oui, qui il va faut... peut-être faire mieux. Il faut une minute chrono pour poser des questions. C'est court. Alors, une minute, on peut poser des questions, certes. Mais en une minute, on peut aussi dire bravo Patrick, vous partez à Disneyland Paris et ah, vous merci. applaudir puisque c'est à vous. Bravo Patrick Merci beaucoup, merci beaucoup Caroline. C'est à vous que revient de droit ce magnifique séjour à Disneyland Paris. Deux jours de rêve, des entrées illimitées pour les deux parcs Disneyland Paris et Walt Disney Studios Vous découvrirez le nouveau spectacle Mickaël Magicien Et vous chanterez avec les héros de la Reine des Neiges Pour une fête complètement givrée Vous logerez à l'hôtel Sequoia Lodge Et vous aurez vos déjeuners offerts Patrick, vous qui êtes fan d'île Vous qui êtes dans le Morbihan Voilà Votre chérie qui est en Corse, c'est bien ça, ma fille, ça, ça Ah si, ma ça peut être Mais votre oui. fille chérie euh, Aussi Et eh bien là-bas, il y a également une île C'est l'île aux pirates, voilà Et euh, pour y jouer non, aux pirates des pas. Caraïbes euh, Patrick, séjour en famille Merci. Je vous le souhaite excellent Je vous sens ému, ça fait plaisir, on vous en fait oui, oui, vite après. Passez une belle journée, Patrick. Merci beaucoup et bonne continuation. Je merci les à vous, bravo. merci beaucoup. Au revoir. Au revoir Patrick. Au revoir, merci beaucoup. Belle émission de jeu ce matin. Je voudrais saluer tous ceux qui sont passés euh, ici sur l'antenne d'Hertel depuis 9h15. Il y a eu Anne-Sophie, il y a eu Thibault, il y a eu Marie-Hélène, il y a eu Philippe, Laetitia, Silver, Jennifer, Claire et donc Patrick à l'instant. Vous pouvez allonger cette liste en nous rejoignant demain entre 9h15 et 11h. Et je précise d'ailleurs qu'avec les SMS, vous pouvez vous inscrire tout au long de la journée absolument, inutile, vous pouvez commencer tout de suite, voilà, vous envoyez RTL au 74 900, et nous serons là pour vous cueillir demain matin dès 9h15. Je vous cueillerai un peu plus tôt, euh, Caroline <rire> Oui, on va essayer d'arriver un peu avant, bien sûr. <rire> vous avez raison. Rendez-vous demain matin à partir de 9h15 sur RTL. Dans quelques instants, la curiosité est un vilain défaut, si Denis Bonnec et Thomas Hu, qui, je vous le disais, vont vous parler notamment au début d'émission du célèbre joyau français, à savoir le Mont-Saint-Michel. Pour l'instant, Vous écoutez RTL, il est 11h Les infos avec Jacques Seret Bonjour à tous, prise d'otage dans une église, deux forcenés ont fait éruption ce matin dans l'église de Saint-Étienne du Rouvray en Seine-Maritime en Normandie tout près de Rouen Il y aurait deux preneurs d'otages armés On retrouve tout de suite notre correspondance sur place Frédéric Veil, vous êtes aux abords de la prise d'otage pour RTL Quelle est la situation actuellement Eh bien écoutez, la prise d'otage a débuté comme vous l'avez dit, peu avant euh, 10 heures ce matin deux hommes armés de couteaux ont retenu pendant euh, près d'une heure le curé de la paroisse et plusieurs fidèles euh, très vite un important dispositif a été euh, déployé euh, sur place on a vu euh, bien évidemment euh, la police le GIPN et surtout euh, la mission euh, de l'armée, la mission Vigipira qui est venue euh, sécuriser les lieux, qui est venue euh, faire évacuer pratiquement euh, euh, tout le quartier le quartier est complètement bouclé et il y a une bonne demi-heure maintenant et il y a de nombreux tirs ont été euh, entendus sur place, des tirs fournis qui ont bien duré Plus de 15 à 20 secondes C'était très très impressionnant Il y a eu un gros vent de panique dans tout le quartier Tout le quartier a été complètement bouclé, évacué On est d'ailleurs en train de nous-mêmes de nous évacuer Les pompiers sont arrivés sur place Il y a 10 minutes maintenant Alors de nombreux camions de pompiers De nombreuses ambulances viennent d'arriver Le quartier est bouclé, mais euh, ce que j'ai pu entendre de la part d'un pompier, c'est qu'il y avait de nombreux blessés, des blessés qu'on était en train d'évacuer, on a vu quelques personnes âgées marcher euh, tranquillement, mais retenues par des policiers et par des ambulanciers euh, qui rejoignaient euh, les ambulances, mais on a surtout vu euh, deux, trois euh, civières arriver près des camions de pompiers au moment où euh, la police nous a évacué euh, des lieux, donc voilà, importante prise otage. mais pour l'instant, pas de bilan officiel, ni de confirmation euh, de la police quant euh, à d'éventuels blessés ou d'éventuelles victimes. Merci Frédéric, on vous retrouve très vite dans nos prochains bulletins d'information. Bernard Cazeneuve est à Bayonne ce mardi. Le ministre de l'Intérieur vérifie les moyens de sécurité mis en place dans la ville, renforts militaires et policiers, programme...